Qui n'a pas créé le monde en moins d'une semaine Pourquoi vas-tu dormir à l'ombre après le sixième Aime-moi, oui aime-moi, toute la semaine Aime-moi, oui aime-moi, aussi le septième Toi, qui n'a pas, au premier jour, fenêtre la lumière, me donneras-tu cet amour qu'en secret j'espère? Aime-moi, oui, aime-moi, toute la semaine. Aime-moi, oui, aime-moi, aussi le septième Tu vis dans les étoiles, six jours de la semaine. Il vaudrait mieux que tu dévoiles ton cœur le septième. Aime-moi, oui, aime-moi, toute la semaine. Aime-moi, oui, aime-moi, aussi le septième. Je sais qu'ici, tout te ressemble. En ook voor jou. Dormier al